Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et c'est une joie que je me fais d'accueillir Luc des Hormons avec moi. Salut, salut. salut Jean-Benoît. Et Jonathan turco Bonjour Jean-Benoît. C'est en fait, la déprime toi, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ben non. Ben, ben non. On dirait qu'il essaie de sonner comme une intelligence artificielle, quelque chose de même. Ouais. <rire> le robotique, Jonathan Turcourt. Ouais c'est ça. Euh, cette semaine à l'émission, euh, show spécial, nous allons parler de Batman v Superman, Dawn of Justice et nous allons spoiler, nous allons tout dire, nous allons tout dévoiler, si nous aimons ou non et pourquoi. Et euh, je pense que pour rendre euh, hommage à ce film-là, on ne peut pas juste en faire une critique sans tout dire qu'est-ce qui se passe euh, pour pouvoir bien étayer, bien euh, n appuyer nos commentaires avec avec des preuves, avec des, des trucs concrets. Donc, faut spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, c'est à vos risques et périls d'écouter le présent épisode de La Réalité Augmentée. Ouais, faites une pause. Allez, vous, si vous l'écoutez en podcast, c'est facile. Si vous l'écoutez en radio, ben... Euh, de télécharger les <rire> Désolé. Puis, euh, puis euh, c'est ça, allez voir le film, puis après ça, venez écouter le podcast. Ou si ça vous intéresse pas de voir le film, bien là, restez, ce n'est pas grave. Oui. Ouais. Premièrement, je veux connaître dans quelle disposition vous avez vu le film? Assis. ouais <rire> dans non, le noir. Cinéma euh, 2D, 3D, IMAX, euh, ça ressemble à quoi? Euh, cinéma 3D, euh, Ultra AVX. Euh, à Kirkland, donc plus grand écran, euh, supposément meilleur son, euh, barnic 3D et tout le kit. Moi, 2D, écran normal. Ah, que je t'envie! Moi, je l'ai vu en écran normal 3D. Euh, et de la façon que j'étais positionné, j'ai l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui avait une flashlight en arrière de moi. Fait qu'il y avait comme un... Un, un reflet de lumière sur le coin de mes lunettes, je comprends, je comprends pas, c'était un peu gossant et ça faisait que le film était très sombre. Les maudites lunettes 3D. Ah! Ouais. Je, je ouais, ça coupe la lumière, malheureusement. Ouais. Ouais. Et je veux savoir aussi, avant qu'on embarque dans le film, quelles étaient euh, vos attentes par rapport à ce film-là? Euh, veux tu veux-tu commencer, Genevieve? Vas-y. Ben, moi mes attentes étaient hautes. Il y avait baissé un peu en voyant les critiques mais habituellement je me suis pas trop euh, pas trop critique mais mes attentes étaient très très très très hautes. Euh, moi mes attentes étaient basses parce que tout le monde sait que ben, tout le monde qui écoute l'émission savent que je ne suis pas un fan de Man of Steel de Zack Snyder. Donc j'allais là avec beaucoup d'appréhension. Euh, j'ai pas lu de critiques, puis j'ai même mis... Euh, j'ai lu certains titres de critiques, sans rien ah. les critiques, puis j'ai mis un grain de sel. J'ai pris ça avec grain de sel en disant « La plupart des critiques qui sont payés pour aller voir des films vont voir des films qui ne veulent probablement pas voir ». Euh, donc euh, la personne qui aime les films euh, de répertoire et les choses artistiques euh, et, euh, avec Batman et Superman vont totalement s'emmerder. Donc euh, je me suis dit, les critiques, on va prendre ça avec un grain de sel. Euh, parce que si tu regardes les critiques, les fans ont majoritairement pas détesté, les critiques ont majoritairement détesté, donc faut prendre ça avec euh, comme je dis, un grain de sel. Ouais. Mais j'allais quand même là avec euh, une appréhension. Euh, plutôt ardente dans mon cœur mm -hmm. de dire que j'allais sortir de là assez déçu. Moi, j'avais hâte. Et on ne te l'a pas demandé. Puis oui, toi, JB, comment... <rire> tu allais là dans quel état d'esprit? <rire> Moi, j'avais hâte de le voir. C'est niaiseux, mais la journée avant, je me rappelais pas qu'il sortait là parce que j'ai pas le car, j'écoute pas la radio donc euh, toute cette information là le, le bruit alentour de ce film là moi je l'avais comme complètement euh, évacué, c'était pas le pantout, j'avais vu le, le euh, la bande annonce et je me garde habituellement de pas les écouter puis là ben j'étais tombé dessus l'été passé, c'est la seule fois que j'avais eu de l'information sur sur le film et donc quand j'étais allé le voir la veille, je savais même pas qu'il sortait. Ces niaiseux c'était complètement évacué. Fait que j'étais allé là sans aucune attente. Euh, j'étais complètement vierge d'informations sauf le, le, le premier trailer que j'avais vu l'été passé, donc ça faisait très très longtemps. Ouais. Et euh, toutes les appréhensions là, est-ce que Ben Affleck va faire un bon euh, Batman Est-ce que bon, on dit Dawn of Justice Est-ce qu'il va avoir trop de super-héros Est-ce que ça va bien fonctionner tout ensemble Je te dis des questions, mais quand je suis allé au film J'avais pas j'avais pas ça en mémoire, j'étais vraiment comme complètement frais euh, pour ce visionnement là, puis euh, je voulais voir euh, ce film là sans aucune attente. J'étais vraiment frais frais frais. Ouais. Si on peut parler justement des bandes-annonces, je pense qu'il y en a eu trop. il euh, y a eu trois bandes-annonces différentes. La première était correcte. La deuxième puis me donnait le goût d'aller voir le film. La deuxième m'a totalement a totalement été un turn-off pour moi, ça m'a dit je pense m'entendre ça sort en DVD. Euh, quand ils ont commencé à montrer « Doomsday », puis toute la patente. Puis « Doomsday », avait l'air bizarre, là. C'est <rire> comme... Pour quelqu'un qui a lu « Coming Book », puis que « Doomsday », c'est un méchant badass qui a l'air badass quand tu le regardes, là. Ça avait juste l'air d'une bébite sortie, un golem géant, mettons, de « Seigneur des anneaux », là. Je regardais ça, je me disais ouais, « peut-être pas... » Puis finalement, la troisième bande-annonce, où on le voit se battre euh, dans le film qui qui a l'air vraiment d'une scène sortie de, des jeux Dark City puis Arkham Asylum où ce qui garoche des gars de bord en bord, lui rentre la tête dans des murs puis dans des des caisses de bois. Là, je me suis dit "Oh, on a peut-être quelque chose." Okay. Donc, moi eu... voir, mais... ouais, tellement frais là, je suis voir le film, je savais même pas que Doom était là. OK, okay. Ah, tu es zey. Okay, ah, ouais. date un des deux ça démontre. De parce ça. <rire> ça. oui, euh, fait que Do Doomsday, c'est un personnage mythique pour ceux qui connaissent un peu Superman. Là. Je veux c'est quand même le personnage qui dans les comic books tue Superman. Euh, bon, il revient là, parce que c'est ça. Mais euh, c'est quand même un personnage assez solide. Doomsday est-ce que Bane est à Batman Finalement là, c'est à peu près l'équivalent c'est le gars qui a réussi à battre l'autre puis à le détruire complètement. Euh, donc on s'attendait à quelque chose mais ils ont pas fait ce que euh Joel Schumacher avait fait avec Bane dans ce tu euh, Batman, pas Batman et Robin, je pense c'était ouais. Batman Forever, ouais, c'est Batman et Robin. Batman et Robin où ce se gonfle puis il se dégonfle puis finalement <rire> c'est plus rien C'est au moins ils ont fait une meilleure euh, une meilleure euh, rendu un meilleur rendu que ça du personnage. Mm -hmm. Eh, ouais, c'est ça. Rotten Tomatoes nous dit que les critiques donnent 29% à ce film-là, tandis ouais, mais... que l'audience donne 72%. Ouais, mais Rotten Tomatoes, c'est un peu comme métacritique. Ouais. Jusqu'à ouais. où qu'à un moment donné, on est-ce que ce site-là encore euh... tu est encore crédible Jus est fait... que ce... la, la question était je je m'envers là, là. est-ce que ce film est une bouse intersidéral à la hauteur de 29 d'appréciation selon vous autres. Non. Non non non, franchement pas, c'est pas on va partir en disant que ce n'est pas le désastre qui est annoncé par les critiques. Et voilà, on va commencer par dire ça. En partant. On va aussi commencer à dire que tous ceux qui euh, j'avais un terme très très cru dans la tête mais tous ceux qui déféquaient sur le fait que que que, que notre fameux Ben Affleck Euh, allait être Batman dans ce film-là et disait qu'il allait tuer la franchise une deuxième fois, un peu comme ce que George Clooney avait fait dans Batman et Robin. Ce n'est pas le cas. Il est un très potable Batman. OK. je On n'arrête pas de voir là, des tops. Là. Quel est votre meilleur Batman là, depuis la... la sortie de ce film-là? Et moi, j'ai le goût de dire que Ben Affleck donne le meilleur Batman. Pourquoi? Parce que autant il est aigri, il est crédible, il a de l'air d'un millionnaire blasé et frustré de la vie comme est censé être dans plusieurs bandes dessinées, dans plusieurs storylines de Batman, ce que Batman est censé être, ce que Bruce Wayne est censé être. Et de l'autre côté, il fait un excellent Batman aigri à la Dark Knight Return. Ouais. J'ai toujours vu un clash entre les deux personnages dans pas mal tous les films. Euh, dans le dernier « Batman de Nolan », T'sais, moi, voir euh, Bruce Wayne qui euh, laisse sa ville dépérir pendant huit ans, qui fait rien et qui décide de plus se battre, c'est pas Bruce Wayne pour moi. Il y avait un clash. Et euh, Batman, euh, je le trouvais... Il bougeait pas, là, le Batman de Nolan. là Il y avait de la misère à, à faire des mouvements et à respirer dans le saut. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois pas une scission entre les deux personnages, entre Bruce Wayne et Batman. et Ben Affleck, pour moi, rempli les deux rôles à merveille. Ouais. Ce que, ouais. que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils ont pas demandé à Ben Affleck de forcer sa voix pour faire semblant que c'était quelqu'un d'autre. Ouais, ils l'ont accusé tout de suite. Hein? Ils ont mis un modulateur ouais, un micro, euh, électronique et c'est ouais. co correct comme ça. Je pense que c'est la meilleure manière de, de donner une voix à Batman que de demander un gars de juste marmonner et en baisser sa voix bien grave. T'sais. fait que Je pense que ça marche. Ouais, c'est euh, de... euh, Alfred qui euh, il dit ah, « Je suis en train de, de, de faire un, un nouveau casque, j'étais J's, encore au prototype, là, mais le module de voix est fait, puis il fait juste comme parler dans le micro, ça donne la voix de Batman. » Il l'accuse de même. T'sais, une fraction de seconde, on vient de régler le problème, il n'y a plus personne qui peut chialer sur la voix de Batman. T'sais. Exactement, ça c'est correct. À savoir si Ben Affleck est le meilleur Batman, euh, je trouve on le voit pas assez dans son suit non mécanique. Euh, on le voit trop dans le, le voit trop le, le, le film veut qu'on le voit trop dans son armure plus mécanique pour qu'il puisse se battre contre Superman là-dedans. Euh ça enlève un peu ce que ce que peut-être Ben Affleck aurait pu faire en étant Batman, c'est que le, le Le focus est mis beaucoup sur le saut, les yeux qui éclatent, puis c'est vraiment badass comme saut, si tu t'essaies de voir comment ce qui est fait, comment est-ce qui fonctionne, ça enlève un peu du euh, du classique costume en en, en, en, en tissu ou en cuir ou en peu importe avec bon, On aura l'occasion de dessus, le voir dans, dans les suites. Moi c'est c'est ouais. comme ça que je l'ai vu, je fais comme OK, là c'est l'affrontement Batman Superman dans une grande mesure, là c'est ce qui est le moteur à l'histoire pour le Écoute, la première demi facilement même un peu plus euh, du film. Donc c'est correct si tu veux miser sur un soute tu tu puis l'histoire veut ça aussi. Moi j'ai pas de problème puis à la limite des prochains films, on verra Batman pas de soute là, pas de non, de, ouais. de robotique ça. Pas de soute tu l'as vu, là, donné, pas il est habillé <rire> en habit puis met en babette en train de faire des exercices dans mais on peut te dire quelque chose, est-ce que Ben Affleck est shapé dans ce film là euh, ça, Ouais, ouais, ouais il, a, il a mangé ses protéines. Qui est un monstre. <rire> À côté de ça, Henry Cavill a l'air d'un chicot. Oui. Henry Cavill est bâti, il est cut, il est, il est mince, il est cut. Ben à la flaque là-dedans, il, il est une bête, mais... Il n'a ressemble... pas de l'air musclé, genre Bodybuilder. Il a l'air d'un bûcheron, t'sais, une ouais. force... Pas oh, juste une force euh, technique. Là. Non, non. Quelque chose de brut. Là, mais ça ressemble un peu à ce que Batman a l'air dans Dark Knight Returns. Exactement. Ouais, C'est un bif. C'est un, un monstre. Là. OK. Ça racontons un peu l'histoire, les grandes lignes, parce que là, on, on s'est beaucoup centré sur Batman, qui pour moi est un des très très bons côtés de ce film-là. Euh, on retrouve, euh, au début du film, c'est directement, là, on est dans les dix dernières minutes de Man of Steel, il y a des buildings qui tombent partout, euh, Bruce Wayne essaie d'aller chercher son monde dans sa tour Wayne, euh, qui est à Metropolis, réussit pas à se belle pub de Jeep pour un, un genre man. de SUV <rire> weirdo. Là. Belle pub de Chrysler, c'est un Jeep Renegade, si tu regardes le gars de char ici qui parle oui, oui, pe pe ça, pendant, je, je te pendant la, la, cette scène-là il y a le Jeep Renegade qui conduit tu vois des Dodge Chargers de police il y a des Challenger qui revolent un peu partout c'est du Chrysler à grandeur ouais « Jeep, Chrysler, Dodge à la grandeur. »« donc <rire> Métropolis est, est assiette. <rire> oh » Oui, c'est clair qu'il y a une commandite là-dedans. Là. Ouais. Mais on ne gêne pas pour détruire des chars parce qu'il y a un Challenger qui mange une méchante varlope à un moment donné. Oh, oui. Il vole dans les airs. Je pense qu'il tombe par-dessus un autobus ou un camion là. C'est ça, mais c'est clairement, puis il se sauve dans des Dodge Ram, puis euh, je pense qu'il y a un, un camion, une espèce de camion Ram de livraison où qui enlève le toit et une mitraillette en arrière et se du Dodge à grand beurre, mmh. Mais c'est et... une des meilleures scènes, par exemple. Moi j'ai trouvé là, le lien entre le Man of Steel puis le Batman, c'est écœurant d'avoir fait une scène comme ça, mais d'un point de vue de, de des humains si on veut, là. pas du point de vue de Superman là, ouais, je trouvais ça des, super de, de, ouais. Toute euh, l'iconographique Dieu versus euh, humain dans ce film-là puis euh, ça vient justifier Man of Steel Pour ouais. moi, là ce film-là vient de rendre ses lettres de noblesse à un autre film Fait tous ceux qui disent que c'est pas un bon film ils font job pour deux Ouais. <rire> ouais, il crédibilise euh, un, mais mais on en reparlera plus à la fin, là, mais on essaie fort, fort, fort de dire, dans le premier film, il y a des millions de personnes qui sont morts, mais dans lui, tout le monde est parti, il n'y a plus personne, puis on dit à peu près huit fois. « La ville est vide! La ville est vide! » Oui, c'est Toi, ça t'a oh. peut-être accroché, mais moi, quand j'ai écouté le film, je ne l'ai pas senti. Ça ne oh, oui. m'est pas agressé comme... Tu te donnes l'impression. Ah, une créature! Mais une, une bonne chance que le centre-ville est vide à cette heure-ci! Non, attends un ah. peu, ouais, là, on... Euh... On dit une coupe de fois, okay, là. Je pensais que tu disais la bataille de Zod-Superman que le centre-ville était... Non non non, non, non, non, non, non, non, ça c'était Dans plein. la fin du film, ok. C'est ça, ouais. la bataille finale, ou dans des batailles quand Batman-Superman se battent ou quand Doomsday arrive pour qu'ils se battent, ils, ils mettent épais à table de... Il n'y a plus personne au centre-ville. vous Inquiétez-vous pas, ils se battent dans une section abandonnée de la ville. Pas pour ça, Ouais, et donc on construit euh, cette attaque là de euh, combat Superman mais vu du euh, point de vue terrestre là à pied, euh, euh, Bruce Wayne ben se dit "Hey, Superman, il est capable de démolir le centre-ville de Métropolis. imagine s'il voulait. <rire> s'il y a une moindre chance qu'il veuille faire du mal à la Terre, on ne peut pas prendre ce risque là et euh, je comprends un peu là, c'est comme prendre un billet de loto euh, pour la 640 tu te dis, écoute, oui j'ai très très peu de chance mais au cas que je gagnerai le gros lot mais là c'est l'inverse au cas qu'on gagnerait la pire bad luck ever que Superman se vire contre les êtres humains faut éliminer cette euh, cette possibilité là et ça va justifier l'avancement jusqu'à la moitié du film pour l'affrontement entre Batman et Superman ouais, parce que le, le film commence bien, on voit cette partie là puis ceux qui ont vu les bandes annonces c'est vraiment, on voit euh, Ben Affleck courir là dans un nuage. Qu'est-ce qui court vers un building qui se détruit en passant? Là? Je veux dire, tu veux faire quoi? T'es pas Superman. Si t'arrives en dessous, t'as dit « Pas de problème! » T'es mort. <rire> <rire> ça. Non. Superman peut faire ça. Batman, pff, crêpe, finit, capote. C'est un peu bizarre qu'il cours vers le building. Dis, ben, il veut sauver un, du monde. Ouais, sauver oh, ouais, mais, un, mais un coup qui est écrasé, vas-y là je je dire, pendant peut-être pas une, la meilleure idée du monde là, ça c'était très 911 là. Oh, ouais. Ben, ouais très très on, on joue beaucoup là-dessus dans beaucoup de films depuis que c'est arrivé, ça a passé à marquer l'imaginaire du monde, puis le monde comprend avant tu voyais les buildings tomber, tu mais il veut a pas de poussière, Star, là, Star, Star, tu sais. ouais, on a voulu humaniser aussi Bruce Wayne avec la, la scène de la petite fille qui dit ta mère est où puis il pointe le puis le building est comme coupé en deux sa, sa mère est morte fait là, il a il apprend à ses bras c'est là qu'il voit Clark euh, Superman avec Zod qui s'écrase puis tout ça, ouais. que, on humanise aussi Bruce Wayne en disant euh c'est quelqu'un qui veut sauver des gens, il y a, a, a les autres à cœur tandis que Superman ben c'est c'est première journée au travail, là, il fait des gaffes, sa première fois qu'il qui utilisait vraiment ses pouvoirs pour quelque chose fait qu'on peut voir ce que ça a donné qui est un désastre assez incroyable. Là. Mais mais oui mais tu on a cette scène là puis après ça c'est un peu lent par exemple. La pression de la scène tu où ce qu'on vraiment on voit Batman se battre contre les méchants. Mais il y, y a une pause une grande pause où c'est quand même assez lent euh le, le film dure 1 heure et 2 heures et demie hein, fait c'est sûr que euh, c'est pas tout de l'action mur, à mur là, mais il y en a quand même pas mal. mais après après ça il nous rappelle que ses parents sont morts là, on entre dans la scène où est-ce que ses parents sont morts Ouais deux, <rire> deux autres fois dans ce film là ouais, je sais pas moi moi je le savais pas c'est une surprise pour moi hey, les ouais. parents de Batman <rire> sont morts ouais. sauf, non, que, sauf que si tu installe un nouveau Batman dans un nouvel univers il est pas censé avoir les films précédents et tu veux pas taper toute la scène au grand complet. On le fait dans le générique du film. Ouais, C'était la ouais. meilleure façon de le faire pour pas prendre tout l'espace. Et surtout, c'est que euh, les flashbacks après vont permettre de euh, démontrer le pourquoi Batman, sans avoir à toute sa vie, euh, défiler en dedans d'un de, de, film, tu es capable de dire, « Ok, ça fait 20 ans qu'il combat, pis il est toujours pas revenu. C'est un psycho. Là. Il a pas décroché encore. » De la, de la mort de ses parents pis ce qui le motive à euh, combattre le crime fait que pour moi, oui c'est un retour, on redit mais on fait tellement pas de d'Origin Story dans ce film-là, à part ça puis il ben... de super-héros qui est censé être présenté dans, dans tout ça je trouve que c'est un moindre mal là. C'est à moindre mal, mais remontrez ça, remontrez qu'il tombe dans la, la, la, dans la duro, grotte avec, avec... Les, encore les, les chauves-souris. Tu sais, c'est la même scène, là, ils l'ont même pas changé. Non, non, non, non c'est carrément... avec des chauves qui arrivent Ça t'a même pas cinq minutes? Non, ouais, mais c'est quand même, c'est du déjà-vu. Oui, Mais on n'est pas nécessairement le public cible de cette scène-là. Mais tu t'attends à quoi dans un film de Batman? Tu sais, c'est comme dire « Ah, James Bond va coucher avec une fille. »« Ouais, ça a déjà-vu. » Ouais, c'est ça jeans band mais mais garde euh, Captain America Civil War s'en vient ils vont présenter Spider-Man je suis pas sûr qu'on va revoir le fait que son oncle meurt encore mais je serais pas surpris c'est oui c'est peut-être nécessaire pour une nouvelle génération de de de, de, de, de fans peut-être Mais on aurait pu juste passer ça vite, vite, juste avec des flashbacks sans faire une scène. Parce que la scène est quand même assez longue. Là, tu vois, les est arrivé avec les et Puis là, ils se en courant. Puis là, il tombe dans le trou. Puis là, c'est quand même assez long. Puis on nous remonte une deuxième fois la scène des perles avec le fusil qui tire. C'est bien fait. Là. La scène est vraiment bien faite. Euh, mais mais... Au, au moment où est-ce qu'on nous la remonte, il <rire> y a un impact narratif important. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est sûr. Mais on aurait... On pas été nécessaire... Ça n'aurait pas été nécessaire de le montrer nécessairement la première fois. Tu aurais pu voir la deuxième fois seulement. Mais il il la... aurait fallu que tu devines que c'était sa mère. Si tu l'as déjà vu, tu n'as pas besoin de le dire que c'est sa mère. Tu le comprends tout de suite. Tu as besoin de le montrer deux fois. Tu n'as plus l'impact. Tu aurais fait que ça sort ouais. de où? C'est quoi ça? En tout cas, ouais. mais Comme je te dis, probablement... cette scène-là n'était pas pour ceux qui suivent Batman depuis des années. C'était pour ceux qui sont peut-être à leur première expérience. Et au nombre de entre guillemets, le shortcut qu'on prend de raccourci pour démontrer que ça fait 20 ans que il, il fait ce, cette job-là. T'as un suit de Robin avec les marques du Joker. Tu te dis, OK, il mm -hmm. euh, y a un historique. Euh, tu vois les différentes versions de suits. Euh, tu, tu vois différentes choses comme ça. Il y a un historique de Batman et on te ouais. le présente même pas. C'est la seule chose qui te, au, au, qui te rattache aux origines de Batman. Et il ouais. y a des gens qui réussissent à critiquer ça alors que, grosso modo, Donc on a même ce Max 5 minutes ouais, mais c'est un moindre mal là pas à peu près là. Mais ça moi ouais. j'ai trouvé ça cool mais tu veux c'est parce que tu as deux poids de mesure, c'est là, tu ça c'est clairement un clin d'œil pour ceux qui savent c'est quoi là, parce que le marquage sur le saut de Robin, c'est Joker que tu es Robin dans The Killing Joke. Ouais, Donc mais on en parle pas dans le film, on parle pas du Joker, on parle pas de ce qui s'est passé. Donc on montre le soute mais on rien. Mais on te montre deux fois la mort de ses parents. La mort de ses parents, tout le monde qui a vu un film de Batman déjà le sait. dans Tandis que The Killing Joke, si tu ne l'as pas lu, si tu sais pas c'est quoi, tu as aucune idée c'est quoi le suit. Donc, tu sais, j'aurais aimé qu'on explique un peu plus cette, ce suit-là, d'où ce, ce suit qui vient, pourquoi, ou quand c'est arrivé. Je suis convaincu qu'on laisse la place ça, les films, pour un film, pour faire ça en film. Un ben le flashback du Joker avec Robin là, ça a été super bien là. Je sais pas si peut-être que c'est peut-être que ça va être dans, euh, dans, dans dans le prochain film qui s'en vient là, Suicide Squad parce que dans Suicide Squad, le Joker est là et euh, on voit Batman et dans le film de Suicide Squad. Ouais. Donc il y a une scène où on voit le Joker torturer quelqu'un mais on voit pas c'est qui. Est-ce que c'est Robin Est-ce que ça a rapport avec le soudre qu'on voit là, où c'est quelque chose d'autre d'autrement, totalement différent. Si c'est ça, c'est cool. Si c'est pas ça, je être déçu. Mais bon. <rire> OK. Euh, <rire> une des, des critiques qu'on peut s'attendre... C'est euh, les flashbacks, les rêves, les différentes coupeuses. Il y a une version longue de ce film-là euh, qui est attendue. Ça va être un 3 heures de ce que j'ai entendu. Donc, il y a 40 minutes de matériel coupé. Ouais. Euh, et ça amène certaines scisions qui sont... Euh, écoute, ça accroche un petit peu plus. Euh, entre autres, il y a une séquence dans le désert de Batman. Ouais. Et mm. dans la salle, j'entendais le monde murmurer. que c'est ça? D'où ça vient? » Et moi, j'ai fait comme « Oh yeah! » « Voici le plus proche qu'on aura jamais au cinéma d'une adaptation de Superman Red Son. Euh, » Peut-être pas. Oui, parce que Superman a son armée dans ce rêve-là, mais c'est mm -hmm. un, un rêve que Batman fait. Il euh, y en a qui disent que c'est plus des que Paradiemons que, des, que, que juste C'est ça. L'iconographie, bon. le, le Batman euh, modifié pour aller dans le désert se ressemble au Batman dans euh, Superman Red Son. Le fait que Superman contrôle la Terre, c'est comme dans Superman Red Son. Euh, moi, je vois beaucoup de parallèles. Sans que ça soit en Russie, j'ai vu énormément de parallèles. Euh, à un moment donné, on a euh, on a Flash qui vient s'incruster dans un rêve là, pendant que Bruce Wayne fait un hacking. Là. Il s'endort oui. en avant. Euh, Flash euh, vient s'incruster Moi, j'ai vu euh, Fla Fla Flashpoint Paradox à ce moment-là. Ouais. J'ai fait comme, ouais. ah, c'est cool, T as pas besoin de me l'expliquer. On vient de faire un lien. J'ai vu des connexions avec tellement de, de films. Euh, sur, bien sûr, de Dark Knight Returns, c'est le, le, le matériau de base de, de ce film-là. Fait que tous ceux qui mentionnent qu'il y a des coupures, que hein, okay, ça vient d'un peu n'importe où, moi, je vois des portes ouvertes pour de multiples films dans l'univers de Batman et Superman avec ces différentes aventures-là qu'on a vu en BD. On critique souvent le fait que les films de super-héros soit on redit trop ce qui est déjà connu comme l'origine du personnage ou encore on s'éloigne trop du matériel de base. Là, on a fait plein de références à plein de d'histoires iconiques de ces personnages-là et ça seonne ouais. encore. Moi je suis j'étais tellement satisfait à toute à chaque fois qu'il y avait une connexion euh, entre autres 2 Woman quand à, à double à double Bruce Wayne dans son enquête, moi j'ai vu une référence à 4 Woman. Elle Wonder Woman agit un petit peu comme la Cat Catburglar qui était Wonder les euh, euh, Cat Women dans dans le Nicole, ouais, ouais. Ouais, ouais. Dans, la, dans le dernier euh, film de Nolan, tu sais, j'ai voyé des connexions de ce genre-là. Ou est-ce que les gens, peut-être, ont vu des trucs négatifs? Moi, je voyais des portes ouvertes vers des choses tellement le fun exploiter en film. ouais c'est clair qu'il y a des petits hints, puis des petits, ce qu'on appelle des easter eggs, là, des choses qui peuvent te faire rappeler d'autres choses, tu sais. Mais c'est ça, c'est... Euh, Je sais je sais pas. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Oui, on voit Flash, on voit Cyborg, on voit euh, on voit Aquaman mais très très peu, tu sais. euh... <rire> parenthèse sur Aquaman, tu moi où il y a pas trop de l'air à l'aise en dessous de l'eau. <rire> non, il y a l'air de tenir son souffle hein? Écoute, là j'étais comme OK, tu pas supposé respirer en dessous de l'eau, il a les petits yeux, il a la bouche comme il se son souffle, tu comme OK, tu es vraiment pro trop à l'aise là. Ouais, ouais. C'est toi qui es supposé vivre en dessous de l'eau. Peut-être, mais bon. Alors, mais frappait, en hein. même temps, moi, j'ai trouvé ça hyper ingénieux pour nous présenter la Justice League. Ah oui. Dans le cadre de l'enquête, ça, okay. ça a pas de l'air fake, ça n'a pas de l'air imposé, et ça permet de faire une transition vers le prochain film qui, là, rassemblera vraiment ces héros-là. Moi, j'avais peur quand j'entendais toutes les petites nouvelles. C'est « Ah, il va voir avoir Aquaman, ah, il va y avoir Flash, ah, il va voir avoir... Mmh. » Là, tu fais comme hey, « Eh, bon, comment est-ce qu'ils vont toutes les intégrer ?» Bingo. Les tags les tags pas nécessairement beaucoup, tu, tu fais juste apprendre qu'il existe. La, la question que je me pose euh l'ex-looter avait tout ça sur son sur son disque euh, sur son disque encrypté que, que Wonder Woman a volé de Batman qu'il avait volé, qui a rendu. Euh, c'est qui qui a dessiné les logos Ça vient-tu de l'ex-looter C'est-tu lui qui a inventé le logo des personnages? Parce que, je veux dire, à savoir, c'est des personnages cachés. C'est des méta humains qui sont pas connus encore. Comment est-ce qu'ils peuvent déjà avoir leur logo? Je n'aurais ah, pas pensé. Là, Luc, c'est <rire> du méta-movie. Le but, c'était qu'on puisse les reconnaître. Non, sens, non, je, je sais, mais quand même. <rire> J'avoue. Ouais. Fait, quand même, tu aurais juste pu aurais juste pu mettre un, un, un nom générique et non pas le logo du personnage. Eh oui, mais c'est plus facile à reconnaître pour le, le, le c'est les... du fan service, eh c'est oui. comme Ah ouais. oh, oui, oui. quelqu'un a vu ça mais, mais si tu pense vraiment, c'est il c'est c'est l'exploiter qui a inventé le logo pour les personnages parce qu'il y en a il en ont pas sont cachés. Ils sont pas des super-héros, ils veulent les trouver pour qu'ils deviennent des super-héros donc Mais ça y moi j'ai pas un logo Je j'ai pas, pas mon petit euh, mon petit crache sur le chest je veux dire c'est tu sais. je trouve que, que, que, que c'est pas qu qu qu là. Non non, c'est quand même, <rire> j'ai quand même remarqué les logos sont sont déjà là. Qu'est-ce qu'ils a fait ces logos là, faut que ça soit l'exploiter. Donc, finalement, il y a le créateur des logos des super-héros. C'est comme dans la trilogie de, de, de Nolan, de Batman, où est-ce que un moment donné, il y, a, il, y a, il y a le logo de Batman en flamme. fait comme, OK, là, il y avait du monde sur la qui attendait de se faire sauver. Lui, il a pris le temps d'aller faire son logo, de l'enflammer, puis de remonter sur le pont pour faire un look euh, cinématique, genre de tu le vois de loin, puis il est là, puis il surveille. Ouais. Si tu le réfléchis de même, c'est comme ça fait aucun sens. Là. Mais dans le cas du film... Si bon que ça look est good, là. T'sais. Non, c'est sûr, mais regarde, c'est pour ça qu'il est parti pendant 7 ans. Il, il s'est oui, demandé comment le... est-ce que je pouvais mettre du feu <rire> sur glace, là-mêmes. Comment je peux mettre du gaz la... pour le temps que je fasse le logo. La logistique, t'es écoeurante. Il a fallu qu'il fasse du il y a ceux qui prennent un satellite qui disent OK il faut vraiment j'ai là là là qui se fasse des points puis là tu sais ça de, de la glace en tant que telle qui ça aille, là aille de la quand tu regardes <rire> ça, du ciel ça prend du terre c'est pour ça qui est parti 7 ans c'est pas puis pour... ouais, <rire> à tous les hivers, ça refondait ça à toi été je veux dire ça refondait et toujours recommence il faut que je me gros il annonce suite aujourd'hui ça va tout fondre <rire> ouais, mets le feu euh, non, ah, elle me fait un à glace. En tout cas, ça moi, c'est juste quelque chose qui euh, qui m'a frappé. OK, euh, Jonathan, là, tu parles comme un peu moins fait que j'étais sur le ce spotlight là. Oui. Pense quoi de l'ex-looter L'ex-looter je l'ai trouvé un peu trop, ils l'ont fait un petit peu trop le rôle de le Joker si on veut tu sais, je l'ai trouvé euh j'ai trouvé qu'ils ont donné comme un peu le rôle comique. Moi ouais. j'ai euh, moins on dirait que j'ai moins accroché à son rôle comique là, j'aurais aimé qu'il soit plus machiavélique mais moins comique. J'ai ouais. pas aimé son euh, son petit c'est vraiment comique le relief là du, du, du, du film là puis je je trouvais que l'approche était un peu étrange là, de ce côté-là. Ouais. c'est comme si c'était il avait mélangé euh, le Joker avec euh avec du euh, le Riddler. Ouais, moi ouais. je suis là comme ensemble, okay, ils se sont trompés c'est le Riddler. Ouais, c'est comme comme les deux mélangés ensemble, le Joker avec le Riddler là, parce qu'il vraiment il est vraiment psychotique là. Ouais, ouais, c'est ça. Comment en fait, fait pour, pour l'idea une business <rire> euh, bonne question, il est riche, <rire> ça vient toute l'argent vient de son père. Ouais, mais tu sais, ouais, il y en a business, du monde dans envie de même aussi un vrai bien. Ouais, non, mais tu es une business là, si prend des mauvaises décisions, ça peut se dilapider relativement vite là. Puis ouais. Lui il a, Il pas de l'aide, là, là tu sais. <rire> en tout cas, c'est un peu... Euh, c'est vraiment weird. Pour moi, c'est le gros point faible du film. Par ah, contre... Tu, en tout cas, tu ne clairement pas à venir faire un speech. Parce que... Non. Par non, contre, a... son plan machiavélique, je l'avais pas vu venir. Puis, my God, que c'est l'ex-looter style et que c'est efficace le fait de, de, de, de capturer la main de Superman puis dire euh, va tuer l'autre puis je te rends ta main Superman l'aurait jamais fait, savait pas été de ça. Moi je l'avais jamais vu venir. il, il picte l'autre en bas puis là tu fais comme OK il va apparaître, ça va régler tout. Non non, il y a un deuxième degré. ça je l'avais tellement pas vu venir là. Ouais. Imposer le fait que Batman veut Batman contre Superman, veut l'anéantir. Mais Superman, s'il n'y a pas de raison de tuer Batman, il fera pas. Tu sais? Ça ne pas. Exactement. Et ouais. comment l'obliger? J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça tellement bien fait. Euh, ce ouais. plan-là, moi, je ne l'avais pas venu venir. Mais autant que le plan pour les, les amener à se battre est génial, autant qu'ils arrêtent de se battre les <rire> oh pas. C'est ridicule. <rire> pour de vrai, là. Ça, ça, ça sent la cote trop serré dans le scénario puis que la extended version va nous expliquer tout ça. Ça sent le le qu'on -ce qu peut. C'est pareil comme dans Star Wars quand quand euh, Darth Vader est en tout du trône puis Luke se cache puis qui dit euh, il dit si toi tu veux pas virer de côté, peut-être que ta sœur va le faire. Puis quand qu'ils ont fait le script, c'était juste marqué dans le script et Darth Vader dit quelque chose qui met Luke en maudit. C'était probablement qu'il était rendu là. Bon, là, ils se battent. Là. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils arrête <rire> Puis là, ils ont juste dit, « Ben, on va juste dire que le maire a le même nom. Oui, c'est génial! »« OK, on va dîner. Non, euh, » Non, c'est ça. Moi, je pas vu venir. Le fait qu'il y avait les deux le même prénom, je fais comme, « Eh, c'est vrai! Tu sais, » J'ai complètement oublié à ce moment-là. Le P, c'est que c'est vrai. Puis, mm -hmm. oui, puis hey. Batman pète sa coche! Tu fais comme, « OK, à toutes les fois qu'il entend le nom de... Martha. Martha, il fait comme il pète sa coche à tout bord. Pourquoi tu dis ça là Pourquoi tu dis ça là Le <rire> buffet d'Ara Batman, c'était un, un peu dans. intense, mais euh, oui, c'est assez intense. Il switch super rapidement, j'aurais aimé un euh, une coupe de mot de Wonder Woman là, allez hey, les bases euh, prenez sous vous autres, sont salipots pour pas euh y arriver. Vous avez un différent, voici pourquoi blablabla, si bla, vous bla. voulez pas eh, écoute, ça aurait pris comme trois minutes des speech bien intense puis oh ouais. on aurait plus compris là ça sent la côte euh, pour rentrer dans le 2h20 parce qu'ils trouvaient trop plus long que ça c'était trop là. Oh ouais ouais, où sont payés au mot puis on dit faut que ça soit éco, Marta. <rire> ouais mais non, ça. Fait qu'autant que le plan pour les amener à se battre est génial que de la manière que ça arrête euh ça un petit peu moins. Mais mais bon, le, le combat entre les deux est cool mais euh mm sacour ça, ça m'amène à exactement ce que j'avais dit quand on avait fait la critique de Halo 5 toute la pub alentour du jeu Halo 5 c'était c'était euh, un contre l'autre c'était master chief contre l'autre spartan puis c'est qui va gagner puis quel côté vous prenez toute la patente là, quand je voyais les, les céréales puis la pub à travers team batman puis team euh, team superman puis tout Puis là, le film, puis ils se battent comme 10 minutes. Oui, c'est ça. Puis dans, dans Halo 5, c'était pareil. c'est Ils courent après, puis quand ils se rencontrent, ils s'aperçoivent qu'ils courent après de quoi. Qu Il a lâché sa mission pour quelque chose qui a de l'allure, puis finalement, ils sont rendus du même bord. Fait que, tu sais, le Batman v Superman, c'est un peu gros comme titre. Oui, mais Dawn of Justice. Oui, mais quand même, ça aurait dû, ça aurait dû Batman and Superman Dawn of Justice, tu sais. Là c'est versus tu t'annonces que la, le gros bout du film c'est le combat entre les deux. Puis oui, c'est intense, puis oui, c'est cool, puis oui, c'est bien fait, puis c'est le fun de voir comment Batman est capable de prendre le dessus sur Superman parce que spoiler, il y a une espèce de ga, de de gaz à la crymovine à kryptonite. C'est cool. Puis la partie cool, c'est quand le gaz à la kryptonite arrête de faire effet à un moment donné. <rire> il varge en face, puis Superman regarde comme Ça me fait plus rien. <rire> OK, là là time out. Pendant cette, ce fight là. Ouais. J'avais 4 ans. OK. J'étais ouais, un petit bon. cul. Ouais, ça c'est ton âge maintenant, c'est correct. Ouais, mais là ça ressortait, la kryptonite okay. faisait effet. Okay. J'avais 4 ans et je jubilais. <rire> j'avais du fun, j'avais du bonheur <rire> en pur. OK, à l'état pur. Et ouais. je sors ça valait le ticket pour le film. Ouais ouais, c'était c'était bien. La seule oh, oh, C'était pas bien, c'était écœurant. Oh, oh, oui, oui. Ça aurait eu plus d'impact si ça arrivait pas tout le temps des Avengers, par exemple. Parce que c'est quoi? Le... Dans, oui. dans, dans okay, Thor... Fait tu vois... Le plus gros défaut de Batman, c'est juste... qu'il y a Marvel. Non, t'sais, je te dis pas <rire> ça. Je te, je te dis juste que ça a beaucoup d'impact. Le, le, le, le combat est écœurant mais voir deux super-héros se battre un contre l'autre, on l'a vu parce puis ça vient tane à un moment donné dans Marvel, puis là le prochain film c'est tout ça là, c'est que tu vois Thor se bat contre Hulk. Euh, dans le premier film, c'est c'est Iron Man qui se bat contre Thor parce qu'il vient de découvrir qu'il est attaqué, qu'il qu vient de découvrir qu'il arrive Sathe, puis ils se battent ensemble, puis là c'est de la faute à Loki. Tu sais, fait qu'on a vu beaucoup de super-héros se battre dans des combats assez épiques. Fait que ça arrêter si ça aurait été le premier, ça aurait été encore plus épique. Je dis pas que c'était pas épique, puis c'était pas le fun à regarder, ça aurait été encore plus épique si c'était le premier combat qu'on voyait. Mais oui, le combat est super bien fait, le saut est et le fun, il y a des scènes vraiment cool puis on le voit, malheureusement, ils l'ont montré dans le preview, ils auraient pas dû le montrer dans bande-annonce ou ce que Superman sac un coup de poing à Batman, puis il arrête son coup de poing à cause de l'armure, puis il le regarde, puis Superman le regarde comme avec des yeux croches en disant "Oups." Tu sais, C'est cool. Le combat est cool. Moi aussi, je l'ai bien aimé. j'avais pas 4 ans. J'avais peut-être 8-9 ans. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais bon, <rire> tu sais. Non, mais écoute, je, je, je jubilais comme un gamin. De... C'était oui, cool. C'était cool. cool. Puis pitchage partout, puis le défonçage de murs, puis tout ça. Là. Mais vous euh... trouvez pas que les scènes d'action, on voit mal Bon, ça, ouais, c là, c que je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des scènes d'action, je ne voyais rien. J'avais de la misère, j'ai même eu de la misère à voir le suit à Batman comme il faut, à part le métal. L'autre, à chaque fois qu'il se bat, on ne voit mal, on ne voit rien. Il y a des scènes avec la Batmobile, on a de la misère à la voir, on a de la misère à voir sa, sa batte fusée. En tout cas, son jet. Je ne je sais pas, je pas la façon qu'il qu tourne ses scènes de combat. Là. Je trouve qu'on voit rien c'est toujours ça, Batman se bat la nuit, Superman se bat le jour. Non c'est la, la, la caméra, comment que tu dans les autres Batman oh ouais. Nolan, tu voyais bien. Non non là, non, wow, vois... wow, wow. réécoute Batman Begins. Ouais? Avant, avant de dire que tu voyais bien, réécoute réécoute Batman Begins. Euh, euh, Bale était pas capable de bouger dans le saut fait que c'est comme euh, Liam Neeson dans, dans Tekken il cote cote il cote tu voyais avec des bouts de bras et des affaires de même pour avoir de l'air d'avoir du mouvement le gars était pas capable de bouger dans le saut ouais Mais Faites, non, non, c'est pas... Euh, là, tu embellis euh, par nostalgie ou je sais pas trop quoi, ce <rire> qu on avait dans la trilogie de Nolan, mais on voyait à rien partout là, dans les combats de, de Batman. Même que, moi, je te dirais, on voyait mieux dans, dans lui. Oui, tout va très, très vite. Là. Dès que t'embarques Superman d'un combat, ça va extrêmement vite euh puis on joue beaucoup là-dessus là pour euh, pour l'effet de vitesse puis que l'action est de l'air démesuré mais on voit mieux que dans dans Trinity de Nolan. Ouais. moi je le comparais plus à Batman le film de 1966 là, je voyais super bien. Parce <rire> que c'était des collants puis euh... Oui je voyais super bien tous les collants, tout tout tout. Ouais, c'est ça un masque en <rire> tissu puis euh, ouais, ouais. Mais mais non mais c'est ça mais c'est aussi un peu pour cacher les effets spéciaux plus c'est sombre, plus c'est facile de faire paraître des choses vraies que en pleine clarté avec les reflets de la patente. Là. Mais moi ça m'a plus ou moins dérangé c'est pas Paye que Transformers mettons, mais non, oui, non, il y a non. certaines scènes où ce qui se caroche d'un bord et de l'autre ou ce que tu à terre, ça que ça bouge vraiment vite ou tu as de la misère Puis en 3D c'est encore pire là, parce que là on dirait que le focus est comme pas là, là. mais c'est quand même c'est quand même quand même cool comme comme combo là c est, c est, même si c'est malheureusement pas assez long euh, c'est quand même bien fait peut-être pas au point de vraiment de Dark Knight Returns là, mais c'est quand même euh, moi j'ai trouvé que c'était c'était un beau combo maintenant euh doomsday Je, euh, ah non, on parle-tu de Wonder Woman avant? Avant ouais. d'embarquer dans Doomsday, ouais, ouais. vu que chronologiquement, c'est... Et je comparais tantôt à euh, woman dans sa façon d'être sneaky, d'être, tu sais, j'inspire un petit peu, d'être femme forte. Euh... Ouais. Quand elle est Diana Prince, là, quand elle a son alter ego, donc la vraie personne euh, est sneaky, puis un petit peu voleuse, puis euh, riche aussi, là, parce que qu'elle conduit quand même une, quelque chose qui ressemble à une McLaren. ouais, ouais. <rire> Comment vous avez apprécié cette femme forte? Ben, moi, j'ai trouvé qu'elle prenait sa place. Euh, elle n'a pas l'air à ne pas savoir ce qu'elle fait. Elle a l'air quand même... Euh, elle tient son bout avec les autres... Euh, il y a des scènes quand même pas pires où ce que tu sais Bruce Wayne dit il dit, euh, dit, ah, dit j'ai rencontré plein de femmes comme toi puis là il regarde pas dire ah je pense que tu as jamais rencontré une femme comme <rire> ouais, moi pour de vrai. vrai. Ouais. c'est une scène quand même pas pire euh, où ce qui est dans un moment donné, comme dans le background mais vu qu'on a vu les on sait c'est qui si on n'avait pas vu les on le savait on le savait pas nécessairement. Mais quand es, quand es Wonder Woman elle est vraiment badass là, c'est je J'ai de la misère à me rappeler de l'émission de télévision de Wonder Woman dans le temps. Mais c'était très, très... <rire> c'était très, très limité. Là. Mais euh, je pense que c'est un très bon rendu de Wonder Woman. La, quand qu elle se bat contre Doomsday, puis que Doomsday, sac une taloche, puis elle revole à l'autre bout, elle se relève as a fait comme se, se frotter à la bouche avec sa main puis elle a un sourire baveux d'en face en disant oh moi attends un peu je m'en viens ou enfin quelqu'un qui est capable de m'accoter un peu <rire> quelque tu sais. chose de même ouais, mais moi j'ai trouvé quelque chose qui est à mon niveau ouais, là quand, quand ils l'ont casté euh Gadot? comment est-ce que ça Gal, Gal Gadot. Gal Gadot. Euh, moi j'avais en tête Gina Carano aller voir ça c'est elle qui joue Angel Dust dans euh, Deadpool je l'aurais vu elle Okay, vraiment parce que athlétique tu les capacités physiques mais finalement Galgadot under euh, spot ça fait <rire> <la> job pas de <rire> blème on ouais. est, on et, est et là, dans, là et d'en face une furious ouais. aussi ouais, ouais. non à job moi aussi j'avais des doutes parce c'est un rôle quand même important là, parce c'est un rôle féminin il faut que tu sois une femme forte parce que les femmes qui se font tout le temps battre partout ça commence à faire fait que ça prend une, ça te prend des femmes qui sont capables de tenir leur bout contre des gars puis là-dedans elle a zéro problème à faire ça. Euh, tu sais c'est vraiment une femme forte, elle est intelligente, elle est forte, elle sait battre, euh elle sait manier un, un, une arme, elle est badass, elle est juste badass. C'est pas c'est pas le point faible du film du film même si c'est un des points forts du film. Je pense que celle-là ils l'ont vraiment eu pas mal pas mal ça accroche. Moi, et puis on en sait juste assez Pour que ça fitte, on n'avait pas besoin de plus que ça. Et tu sais, quand tu disais, euh, Luc, au début du film, que le film était bien fait pour les amateurs, puis peut-être que les critiques de films qui vont voir ça par dépit, euh, le, le, le film, parce qu'ils sont obligés, euh, c'est pas pour les autres, c'en est un bel exemple. On n'a pas besoin, les amateurs de super-héros, de se faire expliquer c'est qui Wonder Woman. Ça, ça va dans, tu... dans son propre film. Exactement. tu T'as voué dans son saut tu vois le lasso, tu vois t es t es... T es... T es... toutes ses capacités à l'arrêt des balles avec avec ses, ses bracelets. Tout est là. T'as pas besoin d'expliquer. J'ai pas besoin que tu me le dises. montre moi là, ça va faire la job. Puis tout est bien correct. Si t'es pas un amateur de super-héros, si tu connais pas euh... moindrement tout ça euh... à la base... Tu en avant du film, tu fais comme, OK, elle a des pouvoirs. OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ah, elle peut faire ça aussi. Ça a l'air magique. Oui, la, la seule affaire, que je juste encore, du, du, du gossage que tu vas dire, euh, quand, elle allait, quand elle partait pour s'en aller, euh, à s'en aller à l'aéroport, prendre un avion commercial et tout ça. Euh, le jet invisible, as au garage? Ou elle l'a pas encore? Elle ne l'a peut-être pas encore. Okay. Il est, est peut-être dans la repération, peut-être... Peut-être. une autre Amazone oui. qui en avait besoin, je sais pas. Pe peut-être. La ville n'a la... <rire> pas peur, hein, par exemple, elle ferme pas l'aéroport. Quand il y a des attaques partout, euh, les vols commerciaux, ça continue. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème avec non, ça. Non, aucun problème. <rire> C'est du gossage aussi, mais on revient sur la scène de, Bat de du début là, de Batman avec ses parents, là. Il explique l'origine de Batman, mais il n'explique pas l'origine de Wonder Woman. Non, mais ça, c'est pas grave, parce que Batman, c'est simili son film. Wonder Woman, son film s'en vient. Ils sont ouais. en train de tourner. Puis, euh, je sais pas si vous avez vu la, la scène où il montre des photos, où quand Bruce Wayne trouve qui c'est, puis qui dit je sais tu es qui, est-ce que c'est est, est toi ça, puis c'est une photo des années 1900 en noir et blanc dans le temps, des quasiment des cow on une affaire de même. 1919, si je me rappelle tu, tu regardes la photo euh, juste à si on assis à l'écran, juste à gauche de Wonder Woman, c'est le, perso le personnage, puis là, je, je l'ai vu vite vite, j'ai Je pas remarqué si c'était lui, mais dans le film de Wonder Woman, il va y Chris Pine. Puis le gars qui est à côté d'elle dans photo ressemble étrangement à Chris Pine, qui va faire un général dans le film. Mais je sais pas si c'est lui, parce que je pense pas qu'en 1919, il est en vie. Là. On va voir l'histoire puis quand est-ce que ça se passe. Mais euh, Chris Pine va jouer dans ce film-là. Pour ceux qui ne savent pas que Chris Pine, c'est euh, Kirk dans les nouveaux Star Trek. Que, le gars semblait étrangement à lui. Est-ce que c'est juste une ressemblance Est-ce que c'est lui euh, j'ai pas vu la photo assez pour euh, le remarquer. Non, moi non plus euh, Mais j'ai euh... remarqué, j'ai ce gars là sans Mac Crispine. Après ça mon, mon hamster euh, c'est des près de sa roue. Pis, ben, ouais, il joue <rire> dans le joue dans le film de Wonder Woman. <rire> Allume. c'est ça. Fait que, non elle, elle, elle est elle est excellente dans son rôle. Ça a pas accroché, j'ai pas regardé l'écran Maney, j'ai dit pas de faire là. Ouais. Donc, non, non pas du tout. Euh, avant encore <rire> d'aller pour euh, Doomsday, je vous qu'on parle de Superman. Ouais. Au ouais. moi ça avait accroché, je le trouvais sans vie, terne dans Man of Steel que là tout d'un coup je comprends pourquoi que c'est lui qui est casté. Ça fit, je vie ouais. de, de ça a cliqué. Ce gars-là tout d'un coup s'est rendu Superman dans mon esprit il ouais, y, y a la gueule ah. pour il y a la shape pour euh, puis on le voit en, en tant pas. que journaliste on, ouais, et... ouais c'est ça on voit plus Superman et Clark Kent dans le premier on voyait Clark Kent mais, comme fermier tout ça ou jeune ça fait que c'était moins ce qu'on connaissait il euh, y a aussi le fait que là il porte pas le film sur ses épaules juste lui là. Mm -hmm. ouais, ça. fait qu'il y a moins de pression peut-être, là, il y a d'autres super-héros, il y a d'autres, tu sais, l'histoire tourne pas juste alentour de lui, même si, bon, c'est beaucoup lui, là, mais il y a d'autres choses à faire que juste être le super-héros de service tout le long du film, fait que peut-être ça enlève un peu de pression, puis que ça a peut-être aidé. Et puis, on ont remis sa petite couette. Oh, et, Quand euh... qu il se bat, il revient avec sa petite couette. Ouais. Hé, hey, ouais. je l'ai remarqué. Ouais, <rire> la couette, la petite couette le front. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, euh, non, c'est bien correct. Alors, Euh, Doomsday, ouais. on en fait une micro-origine, euh, c'est pas un personnage que je connais beaucoup, j'ai lu euh, la BD Death of Superman, ouais. le combat avec la patente, mais l'origine je la connais pas, moi si tu extrais là, tout le background là, pis t'enlèves ça de l'équation pis tu te fiches juste au film, j'ai fait comme ah ok c'est intéressant, Oui, mais Doomsday vient pas de là. Doomsday vient non, je... de l'espace, euh, je pense de Krypton quelque chose. En tout cas, c'était une bébitte sur Krypton, si je me rappelle. En tout cas, mais il vient de l'espace. Il n'a pas été créé de toute pièce à partir du cadavre de Zod. Là, fait que l'origine est bizarre. Le personnage est bizarre aussi. Mais Doomsday a deux, a deux modes dans le film. Le, le premier, où ce qu'il il sort de son espèce de poche de pu puis euh, il dit voici ton doomsday c'est comme OK on veut vraiment pas manquer le fait que c'est doomsday lui. si ouais, vous le ça. saviez pas c'est au kazou qui ressemblait pas à doomsday là on vous le dit c'est doomsday euh parce que l'explooter la peine doomsday euh, mais à un moment donné pendant le combat il se fait endommager par euh, par par Wonder Woman qui coupe un bras puis là il commence à épousser des cristaux ouais ce Allez, qui est plus doomsday mm -hmm. tu sais Ça lui aurait pris une troisième phase de métamorphose, peut-être, pour grossir encore puis devenir vraiment Domzidé. Parce que Domzidé avait des cristaux qui sortaient de la face du dos. C'était vraiment gros. Là. Euh, mais bon, euh, il m'a chalé un peu au début, mais après sa transformation, puis après l'avoir vu se battre, des choses comme ça, il m'a moins tapé ses nerfs. Oui, l'origine était bizarre, mais encore là, comme j'ai dit tout à l'heure... L'origine est moins pire que celle de Bane dans les vieux films. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ou de Deadpool dans euh, X-Men Wolverine Origins. Ou encore. Tu te dis, OK, ça fait du sens, puis à un moment donné, il y a ça aussi, c'est que tu as, t as de bagages de bande dessinée, tu peux pas tout incorporer, puis dans le cadre d'un film de deux heures, il faut que tu fasses du raccourci. Pis je trouvais que le raccourci était logique. Tu as encore les vaisseaux, tu as encore la patente, puis... Ça amène le fait que c'est l'ex-twitter aussi qui machiavéliquement ben, prend tous les risques pour pouvoir éliminer Superman, c'est vrai. dure pas longtemps hein, il est pas il est être super fort mais il se fait détruire assez vite, je trouve. Ça ça m'a un peu déçu, j'aurais aimé que le combat dure beaucoup plus longtemps là, avec lui là. Qui est ah. à ce qui meurt pas, qui trouve une façon qui meurt pas Ah ouais. Ou, euh, ah ouais, ouais parce que moi j'ai trouvé que c'était peut-être ça le, le un des trucs euh, les plus faibles. parce que euh Parce que, justement, dans Man of Steel, ce qui avait été décevant, c'est le fait que le combat dure éternellement contre Zod. Puis là aussi, on passe un gros moment sur l'affrontement avec avec, euh, avec Doomsday. Puis, tu sais, il ah, y a une bombe nucléaire. OK, on repart, on l'attaque plus fort. On la t'sais, t'sais, Tu comprends? Il y a comme une redondance un peu qui qui s'installe rapidement. Bon, L'affaire la, ouais. aussi qu'il faut pas oublier, c'est l'espèce le, de pieux qui est euh, probablement de Spear of Destiny ou quelque chose comme ça. Il, en tout cas, il nomme pas comme ça, mais le pieu fait en kryptonite qu'il utilise, mm -hmm. que Batman voulait tuer Superman avec jusqu'à temps qu'il crie « Martha ouais. ». Mais bon, <rire> euh, euh, après ça, elle pitch dans l'eau, elle va le rechercher, elle risque de se faire écraser, de se noyer, puis là, Superman arrête de combat pour aller le chercher. Pis, mm -hmm. bon, en tout cas. Mais euh, c'est ça, on parle pas vraiment de l'origine de ça puis du, du kit, là, mais... Tu sais c'est ça, le, le combat est cool le combat est quand même long mais le combat, le combat est quand même cool sauf que Batman est clairement un spectateur oh ben non, il, fait rien. Parce que comme, okay, il, il crache rien faire, du feu avec sa bouche puis ça c'est où ce que la bande annonce est venu un peu tromper les choses en pensant Batman vise Superman, Batman tire de ses yeux des lasers pour tuer Batman Superman ne voudrait pas tuer Batman, non c'est Doomsday qui crache le feu de sa bouche pis qui a l'air du feu des yeux de Superman puis dans le preview on pensait que c'était Superman qui se battait contre Batman, mais c'est pas ça. OK, moi, j'ai manqué ça, non, là. Non, aussi, j'avais pas vu ça même dans mais, le euh, Mais c'est ça, ouais, dans le preview, tu voyais, tu sais, Batman s'accrochait à Pre building puis là, tu voyais du, du, du laser rouge qui ah, passait. Oui. Puis là, oui. tu, disais, tu disais, Superman est en train est de tirer dessus avec ses yeux, il a, il a un regard menaçant. Mais non, c'est Doomsday. Ouais, ils ont qui, mixé ça, deux ça, affaires. Même, ouais. de la bouche. Enfin, on a beaucoup trompé euh, l'histoire, où l'histoire s'en allait avec le preview à cause de ça, parce qu'il Finalement, la couleur du projectile lancé par Superman et par Doomsday est de la même couleur. Mais Batman est clairement juste un spectateur. Il va se cacher quand Doomsday commence à cracher du feu, laser ou peu importe, nucléaire. Il va se cacher et après ça, il regarde de loin. Qu'est-ce que je peux faire? Je me faire un crapou. Moi, il y a un personnage que j'ai aimé, qu'on a pas parlé, c'est Alfred. Quoique je l'ai trouvé un peu jeune. Mais j'ai aimé parce que c'est la première fois qu'on voit Alfred qui aide Batman. Ouais, c'est Alfred est spectateur ou tu dans les dans Nôlune genre il fait le ménage Mais dans celui-là, il aide il construit son suit, il m'aide à piloter comme dans les dans les BD là, il aide vraiment là. Ça j'aime même ça. Il y a un peu plus comme la série qui jouait à Télétoon non bien pas longtemps C'était Batman euh je me rappelle pas du titre mais euh, Alfred était un ancien euh, un ancien euh, comme un, genre un style James Bond là puis euh, il était allé sur le terrain puis il était vraiment euh, un, un espion des choses comme ça là euh, oui. fait fait il y est plus ça là-dedans il, il y a des origines aussi qui m'ansonne qui est c'est un ancien militaire fait c'est ça on va le bien là Est il n'est vraiment pas assez, vieux, non, il est pas assez vieux, par exemple. Non, il n'est pas assez vieux. Pas vieux, c'est correct, mais il est trop badass pour appeler Bruce Wayne maître, par exemple. Maître Bruce. Oui, ça, ça, ouais, ça, mais... ça c'est... C'est comme, comme, je suis prêt de péter si je voudrais, mais maître Bruce, pareil. Mais il a genre 20 ans de plus que lui. là C'est lui qui s'est occupé de, de Bruce quand il était jeune. ouais c'est ça. Ça clashe peut-être un peu. Ça, ça, ça me... Vraiment, là, on l'a remarqué tout de suite. fait que, Voyons, ils n'ont pas pris un acteur assez vieux mmh. ou ils n'ont pas vieilli assez. Ouais. Michael Kane, il l'avait, tu est vieux là. Ouais, ouais. mais c'est pas le même style de Alfred. Ça je comprends, mais tu sais, amener c'est que moi, où est-ce que ça me vraiment accroché là, puis c'est juste une petite niaiserie, c'est que il fait ses plans, il vient de se battre, il y a plus de contrôle en drone de l'airplane la, mobile de Batman là, puis euh, quatre secondes après, il dit tu euh, me ferais tu un sandwich. <rire> tu fais comme OK, euh, on passe d'un mode genre alité de combat à doit dois me servir. Mais il y a quand même une scène pas pire où, où Bruce Wayne apporte un café à Alfred. ouais Quand ils sont dans l'espèce de chalet euh, qu'il y a une vue écœurante aussi là, sur le bord d'un lac ou quelque chose de même, il apporte un café à Alfred. Ouais, c'est plus son partenaire. Ouais, c'est ça, c'est plus un partenaire qu'un qu sais qu'un quelqu'un qu euh, c'est correct, suffice, dans les BD, il y a plusieurs versions de Alfred oh, oui. aussi puis oh, oh, ouais. moi j'ai pas trop avec ça là. Non non, moi j'ai euh, au moins on, on y a donné plus d'importance qu'Alfred qui fait juste faire à manger, nettoyer euh, même qu'on l'a jamais venu rien nettoyer là. Mais c'est euh, nettoyer puis euh, faire la bouffe puis euh, tu sais puis le patcher euh, c'est c'est C'est quand même ça. Puis on n'a pas vu Batman saigner ou se faire, euh, se faire, euh, faire des points de suture. Il est, il est plus solide. ouais mais euh, truc que j'ai adoré. La Batmobile revient à la Batcave en étant pas mal maganée. Elle fait des flamèches à des places qu'elle n'est pas poser <rire> Le jump <rire> dans le lac pour rentrer dans la Batcave. C'est hot, hein? Wow. Ah, il est cool, là C'est vraiment comic book là, vraiment... ah. Puis juste juste la manière qu'elle rentre dans Batcave, c'est que le petit passage tout étroit, puis là à l'arrivée sur la plateforme sous la cave c'est vraiment comic book, c'est vrai. On a vraiment donné le look comic book à ça. Ah, on est là. On a oh, saisi dessus euh, l'esprit Batman est-ce que de, de cet univers là il y a tellement d'affaires que j'ai adoré puis je trouve que tu sais l'onde en genre on soulève plusieurs points qui positifs, négatifs que tu sais on discute, mais quand j'étais dans la salle pour voir le film, quand je le voyais ce film-là, j'ai eu du fun tout le long. Moi, j'ai pas senti de longueur. Je tripais, j'ai capoté. Tu sais, comme je disais, il y a des références sur des, des histoires que j'ai vues que peut-être c'était pas volontaire, peut-être que oui, mais que je me disais « Ah, on n'a pas besoin d'expliquer, tu sais, des flashbacks, des choses comme ça. » Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Ouais. On sent des fois des cotes maladroites, Euh, dans le film mais il y aura une version longue que je veux absolument voir mais je trouve puis je pense qu'on va pouvoir conclure pas mal le show là-dessus c'est que je comprends pas que l'internet se déchire à ce point-là sur ce film là c'est galvanisé donc vous t'êtes les gens qui détestent et de l'autre les gens qui adorent. moi je suis dans le clan des gens qui adorent, mais je comprends pas le pourquoi que des gens peuvent détester cela Puis oui, c'est dessus, clairement, là, t'sais. Il y, il y a des... Oui, je comprends, il y a des choses non, qui ouais. peuvent s'accrocher que tu peux ne pas aimer, mais de là, en en dire que c'est une boîte, je ne comprends pas. C'est pas le cas. Puis, je veux dire, t'sais, c'est parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à un remake, panneau pour panneau, de Dark Knight Returns. Je suis pas mal certain, puis en rajoutant peut-être juste des personnages de Justice League pour faire un pont au prochain film, t'sais. Mais c'est pas ça, c'est oui la base c'est Batman contre Superman, c'est Dark Knight Returns, un, un Batman plus vieux qui a de l'expérience et tout ça, mais dans Dark Knight Returns, Batman a pris sa retraite, il revient, c'est pas le cas dans ce film-là, mais ça fait 20 ans qu'il fait ça, il a perdu des alliés, euh, il est un peu désillusionné et tout ça, mais il y a des gens qui pensaient que Zack Snyder ferait Dark Knight Returns puis quand qu'ils ont vu que c'était pas ça, puis qu'on prenait des éléments d'un peu partout parce qu'on prend des éléments de Dark Knight Returns, on prend des éléments, tu sais là, on amène Wonder Woman puis tout ça, mais on prend des éléments de Death of Superman avec Doomsday, on prend des éléments d'un peu partout pour on a fait un film avec ça. Est-ce que c'est un c'est un un bon divertissement Oui, y a-tu des affaires qui m'achalent Oui, Batman n'utilise pas de fusil. Normalement. C'est pas des BD. Oui, mais normalement Batman est compte les armes à feu. Il, il est compte ça, il va les détruire, il va battre, il va se battre avec ses points. Là-dedans, ça le gêne pas de tirer quelqu'un. Puis tu un fusil à, à, avec des, des, des, euh, des gaz acrymogènes, ça même, ça peut passer, tu Un fusil pour tirer une fléchette pour un traceur, ça peut passer qui se bat dans l'entrepôt qu'un combat qui est full écœurant puis là moné il ramasse un gars qui tient une mitroyette, il prend la mitroyette puis il tire les autres en faisant des ronds avec avec la mitraillette de l'autre gars en tenant l'autre gars. C'est peut-être pas lui qui tirait mais quand même il utilise l'arme qui normalement utilise pas. OK, ça ça me compte l'accroché. Moi, moi je suis pour. Jonathan? Oh Bon, on a gagné. Utilise <rire> tu utilises les armes. Moi, je... pas, oui, ben, le, le combat euh, que tu passes moi, j'ai trouvé ça correct. C'est le combat dans le désert. Je peux comprendre qu'il est dans le futur, là, mais le combat dans le désert, je trouvais qu'il il ne... l'utilisait un petit peu trop. Là. Mais dans le, le désert... Rien, mais dans... c'est une vision, c'est le futur. C'est un fait, rêve. C'est ouais. mais... Tu vois que mais... Superman a pris le contrôle aussi, donc euh, ça c'est pas une menace potentielle. Il est une menace. Oui, mais dans le désert, c'est un rêve. Sauf que celle celle-là me plus déranger même si je sais que c'est peut-être même pas la réalité mais celle-là me plus dérangé. je fais comme OK ils se battent vraiment mais juste à mitraillette là tu fais comme, OK ouais. Pour le reste c'est correct. Moi dans être... dans Redson, c'est la référence que moi je je mentionnais il il utilise aussi des armes à feu. Donc, si ouais. on a voulu faire un lien volontairement pour Redstone, euh, iconographiquement, parce qu'on s'entend, euh, Sibérie égale pas de désert, c'est pas la même place, c'est pas la toute. Si on a voulu faire le lien, ça fonctionne aussi. Puis pour moi, je l'ai dit souvent, un, un super-héros, ce n'est qu'un moteur pour une histoire. Puis l'histoire, ben c'est celle que le créateur du film a voulu faire. Puis si dans son film, Batman est à, est en, est à 5, taban white après l'univers pour la vie là, pour les frustrations qu'York que ça l'amène à tuer pour se débarrasser des gens faut pas oublier que dans cet univers là Batman a vécu le deuil d'un Robin parce qu'il voulait pas tuer peut-être que ça a changé sa mentalité aussi puis ça si le créateur du film décide que c'est cette vision là qui va amener parce que c'est ça qui a dans son film c'est ça son son image c'est ça l'histoire qu'il veut raconter moi je suis d'accord avec ça tu Mais, non, ça, ça, en, mais ça, ça en fait pas un mauvais film pour autant. Juste, ça m'a juste achalé un peu, mais pas au point de dire c'est de la boîte. T'sais. mais t'sais, Au bout de la ligne, est-ce que c'est un bon divertissement? Oui. Est-ce que si vous êtes un fan de comic book de, de films euh, de super-héros, est-ce que vous devriez aller voir ça au cinéma? Oui. Est-ce que c'est euh, kid-friendly comme le stock de Marvel? Oui. Pas du tout, c'est beaucoup non, non. plus sombre, beaucoup plus pas nécessairement plus violent, mais beaucoup plus sombre, euh, peut-être plus épeurant pour les jeunes, donc je me retiendrai un peu, euh, mais c'est un bon divertissement, c'est pas de la boîte. Jonathan, ton, euh, ta critique overall du, euh, du film? Moi aussi, moi aussi je trouve que c'est un... moi j'ai bien aimé le film, euh, longueur un peu. Hum, tout le bout du Sénat, tout ça, j'aurais peut-être raccourci sur La première heure, je trouve qu'il y a une demi-heure peut-être de trop. Ouais. Mais comme film de super-héros, moi, j'ai euh, ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai été satisfait là, ce, de, de ce que j'ai vu j'ai vraiment hâte là, de voir. Je trouve qu'ils ont fait quand même un bon build-up pour euh, la Justice League. J'aurais par contre peut-être aimé qu'ils fassent un film quand même euh, solo de Batman avant j'aurais aimé peut-être qu'ils qu placent un peu on dirait qu'ils veulent aller vite pour attraper Marvel je pense que c'est pas nécessaire d'aller vite. Tu ils ont fait un film ouais. de Superman, ils auraient pu faire un film de Batman puis faire un affrontement en coupant un peu dans celui-là. Ouais, c'est pas le problème c'est que tu viens de sortir de trois films de Batman fait que que se sont dit on peut pas vraiment tout de suite rebooter Batman fait qu'en faisant ça comme ça ça passe peut-être un peu mieux. Ouais, ça, ça, aurait, ça aurait été le syndrome Spider-Man. Ouais, ouais, mais ça. il reste que ça a eu du succès pareil même si le rebootent puis vont le rebooter encore puis il va quand même marcher que, on serait allé pareil là. ouais c'est ça, mais ça. Euh, pis toi JB moi j'ai adoré mon expérience euh, je te dirais que ça vient se classer avantageusement dans ma liste des meilleurs films de super superhéros euh, que j'ai vu dans ma vie Euh, j'ai adoré. de D'un bout à l'autre, j'ai pas senti les longueurs. J'ai senti quelques cotes euh, un peu de dommage. J'ai hâte de voir la version longue. Euh, Zack Snyder, je pisse mon cache euh, pour le prochain. C est, c est, c est... <rire> Il est content de l'entendre. Ouais. Euh, bon Une note. Je veux savoir à quel auteur vous avez aimé ce film-là, là, au niveau chiffré. Je vous 7,5 sur 10. Luc? valeur. Ouais, 7.5, je pense c'est <rire> euh, c'est une bonne tu sais un 7 un 7.5. Euh, je pense que oui. Je vais un avec 7.5, un... c'est bon. OK. Moi je vais avec un 9.5. Oh, oh bon. Ouais. OK. Ah ouais. T'es-tu sûr que c'est toi qui donne ton argent à Zack Snyder et c'est pas le contraire? <rire> euh, S'il veut m'en donner, euh, j'accepte. <rire> euh, moi, je pense que c'est fait. Ah ouais, c'est un, un, un peu haut. Là. Mais bon. ah ouais? okay. regarde, regarde, le cinéma, les jeux vidéo, la musique, c'est de l'or. L'or est vu différemment par différentes personnes. On peut pas Euh, te dire que t'as pas raison tu l'as vécu et ça t'a donné de l'émotion pour un 9.5 c'est correct mais t'as pas raison <rire> j'essaie d'être fin pis tout pis l'autre qui, qui vient pisser là-dessus comme si c'était le thé au pêche de grand-maman quelque chose comme ah, si je... du pot <rire> je, je, par... je partais pour dire Amen pis Jonathan me coupe pour aller dire ça ah <rire> mais, je suis place mais c'est ça si je vous aimez si vous aimez les films de super-héros et arrêtez de regarder les critiques qui sont pis faites-vous votre propre idée allez le voir c'est tout ouais, ouais. Euh, je voyais un, un, un mème sur Internet euh, circuler qui disait « Si vous êtes un, un amateur de, de BD de super-héros, vous allez adorer ce film -là. Si vous êtes un, un, un amateur de films de super-héros, vous allez apprécier. Puis si vous connaissez « facal <rire> super-héros », vous allez détester. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais encore une fois, comme je le mentionnais, ce film-là, ben euh, c'est... C'est d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de... Il semble pas y avoir de zone grise, sauf vous autres, les boys. J'aime ça, vous êtes tempérés. <rire> euh, mais en tout cas, personne ne reste insensible à Batman v Superman de Dawn of Justice. Et j'aime bien ça. C'est quoi? Cool, ouais. Au moins de faire parler, j'aurais préféré que ce soit que bien, mais au moins ça fait parler... Les gens, c'est pas pour euh, dire ah, « t'es bien con, t'es bien grave ». Non, au moins des gens, euh, la plupart du temps, ont un argumentaire qui se tient. Puis ça, c'est le fun à C'est ça, mais faites-vous votre propre opinion. Puis au pire, venez nous en parler. Oui, on oui. veut le savoir. Vous avez des commentaires, vous êtes d'accord. Ou non, avec nous, via les réseaux sociaux, nous sommes disponibles. La réalité augmentée est sur Facebook. Nous sommes sur Twitter, at réalitéhog. Nous avons un courriel... Euh, podcast at realityhog.com et nous avons notre site internet sur lequel vous pouvez laisser des commentaires à la suite des articles où est-ce qu'on dépose les émissions. Euh, c'est le realityhog.com Vous pouvez nous jaser aussi nous directement. Moi c'est pour twitter et je vais gagner pour Facebook. Luc de ton côté C'est Calazormo sur euh, Twitter et puis euh, c'est pas mal ça. Euh, c'est Luc Desormo sur Facebook. Euh, vous pouvez vous essayer. Des fois, j'accepte. Des fois, je n'accepte pas. Ça dépend de comment je file dans la journée. <rire> Dites-le pourquoi au moins. Vous n'avez ouais, pas l'air d'être un botte. <rire> ouais, c'est ça. N'ayez euh, pas l'air d'un bizarre là, puis je vais probablement vous accepter. Et toi, Jonathan? astroboy 3000 sur Twitter ou Jonathan Turco sur euh, Facebook? J'espère les autres stocks que vous avez apprécié cette euh, incursion dans l'univers de Batman vs Superman et je vous dis à la prochaine fois pour un autre élément de la réalité augmentée. Bye, bye tout le monde. Bye. Bye. bye.